Thank you. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganeo. Nous sommes le 13 octobre 2021. Voici les grands titres de cette mi-journée. Célébration, sommet crédit 13 octobre 2021 du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis héros de l'indépendance nationale. Un assassinat dans lequel l'écrivain belge, Ludo de Witte, implique la Belgique. Vous l'entendrez Enlèvement par des inconnus de cinq personnes, originaires des zones Minago et Mariza, dans les communes de Rumongue et Bourambi de la Provence. Rumongue, C'était à l'aube de ce mardi. Les recherches sont en cours. Et dans la chronique sur les messages de haine, un socio-anthropologue nous expliquera comment le silence des autres pendant la période post-conflit peut engendrer de la violence. Bonjour, commémoration ce mercredi 13 octobre du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rouagasore. Les cérémonies se sont déroulées dans la capitale économique Bujumburaï et ont débuté par une messe de circonstances à la cathédrale Regina Mundi, suivie du dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du héros national situé sur le mont... Vougizou et certains Burundais se réclamant de suivre l'héritage du prince Lurugasore de l'indépendance, mais sans le concrétiser. Propos de, de l'historien professeur Émile Moroha qui précise que le programme des coopératives avait été initié par le prince Lurugasore. Des Burundais devraient se ressaisir pour consolider l'indépendance à travers le développement du pays et la justice pour tous. On l'écoute. C'est un jour important parce qu'il faut se souvenir de ce grand-fils du pays qui était l'arrière-petit-fils de Mezguissavo, qui s'est battu contre les Allemands, même si on a forcé, après, il y a les, les fameux accords de, de, de dire que le Burundi devient une colonie allemande. Ouagasore est celui-là même, qui est venu recouvrir cette indépendance que nous avions perdu, en se joignant à d'autres grands leaders africains. Donc, Sa vision première était de recouvrir cette indépendance. Après le recouvrement de cette indépendance, il fallait aussi développer au Burundi. L'idée des coopératives, c'est lui qui avait initié ça. Maintenant, on est revenu récemment sur la relance des coopératives. On doit savoir c'est un héritage d'Orguazasole. À, à côté du développement économique, il y a aussi le développement social, la promotion de l'école. Bien évidemment, nous devons savoir que pendant cette période, Il y a eu aussi des violences qui ont perturbé le développement du Burundi, qui ont divisé, qui avaient commencé assez vite avec les divisions casablanca morondia il y avait cette dimension. Donc, nous devons savoir qu'il y a eu ces défis et voir comment les dépasser. Parce que la vie d'un peuple est ponctuée par différentes situations, tout le monde Se réclame, si vous voulez, de cette vision. C'est-à-dire, on peut se réclamer de cette vision, mais de façon concrète, n'est pas remarquer. Nous devons nous ressaisir. Je pense que profiter du 60e anniversaire pour se mobiliser pour un pays uni, libre et prospère, c'est quand même quelque chose que tout le monde devrait souhaiter. C'était le professeur historien Émile Mouaroha et cette célébration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Ouagasore a, a, a eu lieu dans les provinces du pays comme à Karouzi notamment l'occasion pour le gouverneur de la province de Karouzi de déclarer qu'elle s'inquiète du faible taux de scolarisation dans cette province en annonçant et annonçant une campagne de faire retourner à l'école. Les élèves ayant abandonné l'école durant les deux dernières années, à euh, Kalini a recommandé une franche collaboration entre les administratifs de la, à la base et les directeurs d'école pour faire face à ce défi, signalant que très peu d'élèves parviennent à terminer leurs études dans cette province. Également, à Kayanza, le gouverneur Rémi Chichahayo a déclaré qu'une amende allant de 100 000 à 1 million, c'est la sanction réservée aux propriétaires de maisons construites dans cette province dans les 6 mètres de l'emprise de la route nationale et qui n'ont pas été démolies. Il a également annoncé, signalé à cette même occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance au Burundi qu'une amende réservée aux propriétaires de maisons électrifiées et non électrifiées, mais, électrifiées, mais ne disposant pas d'éclairage public, sera doublée. Et quant à la population qui continue à faire la sourde oreille au respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19, Remichi Chicharayo, le gouverneur de la province de Kayanza, a demandé aux administrateurs communaux de frapper ces récalcitrants d'une amende de 10 000 francs chacun à partir de demain. Je vous l'avais dit, la Belgique est impliquée dans l'assassinat du prince Louis Ouagasole. C'est ce qu'affirme Ludo de Huité, écrivain belge et auteur du livre intitulé « Meurtre au Burundi, la Belgique et l'assassinat de Ouagasole ». Un livre publié mi-septembre cette année. Aujourd'hui, 60 ans, jour pour jour après ce crime, dont les conséquences se font toujours sentir au Burundi, cet écrivain met au grand jour la responsabilité accablante de la Belgique dans ce crime. Suivez-le dans une interview accordée à nos confrères de Radio France Internationale. C'est grâce à une enquête qui est restée secrète. C'était une enquête parallèle qui a été euh, faite à Bruxelles en Belgique même, qui était spécifiquement orientée sur la question « Quel était le rôle de la Belgique dans euh, cet euh, assassinat ?» Il est maintenant tout à fait clair qu'il y avait eu trois réunions euh, du cadre colonial au Burundi dans les jours qui ont suivi Euh, les élections qui a, ont été euh, gagnées par Révegasauré. Et sur ces réunions, euh, la conclusion a été qu'on allait mettre en route un plan pour euh, assassiner euh, Révegasauré. Sur cette euh, troisième réunion, c'est le résident Régnier qui, à un certain moment, a mis la liquidation du prince Révegasauré sur la table comme une solution au problème du, du pays. Quoi. Et c'est une proposition qui euh, a reçu l'aval des autres cadres coloniaux qui euh, étaient présents. J'ai notamment trouvé dans les archives un télex euh, de la sûreté Colonial qui dit que, en fait, les femmes de tous ces administrateurs euh, coloniaux avaient pris en panique quand ils ont appris ce qui a été décidé à cette réunion. et Ils voulaient même, euh, à un certain moment, alerter euh, la presse. Donc, c'est tout à fait clair que tout ce cadre colonial était euh, d'accord pour euh, organiser donc, euh, un complot pour euh, assassiner Prévagassore. Le roi Baudouin voulait absolument sauver euh, Euh, l'assassin et euh, ses complices. Finalement, le gouvernement belge a fait un calcul. On ne va pas sauver l'assassin et ses complices, c'est-à-dire six vies, avec le risque que si on fait ça, ça va provoquer des émeutes au Burundi. Et euh, donc, euh, ces émeutes peuvent coûter la vie, peut-être à des dizaines de vies d'Européens innocents. C'est le procureur du roi de Bruxelles, Raymond Charles lui-même, en juin 1962, donc quelques jours avant l'indépendance du pays, qui euh, dit qu'il y a une responsabilité concrète de la Belgique dans cet assassinat, parce que la conclusion de ce procureur était qu'on ne pouvait pas exécuter l'assassin parce qu'il y avait une responsabilité partagée entre les comploteurs et entre la Belgique. La Belgique doit assumer toutes les conséquences de ce constat, c'est évident. Écrivain belge euh, et, euh, Ludo Dehuit et auteur du livre Meurtre au Burundi, la Belgique et l'assassinat de Ruagasole. Il est 13h05 à Boujamboura. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel Cinq personnes originaires des zones Minago et Marisa dans les communes de et bourambi de la Provence-Rumwangé sont introuvables depuis l'aube de ce mardi. Elles ont été enlevées par des inconnus. Les familles des victimes demandent à l'administration et à la police de s'impliquer pour retrouver les leurs. Au niveau de la zone Minago, on informe qu'en collaboration avec la police, on s'active dans la recherche de ces personnes. Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues des voisins de la sous-colline Mido, de colline, Midodo, colline Mouzou, en zone Minago, indiquent que des gens non encore identifiés, qui sont passés pour des éléments des forces de l'ordre, ont fait irruption chez Alexis Nimoubona vers 2h30 du matin de ce mardi. Selon ces sources, ces inconnus ont demandé à Alexis de leur ouvrir la porte et ce dernier s'est exécuté. Il a ensuite été arrêté à Avec ses deux fils et un domestique, avant d'être embarqué à bord d'une camionnette double cabine non immatriculée, garée un peu plus loin du ménage d'Alexis. Après une descente sur le terrain en compagnie d'un officier de police judiciaire, ce mardi matin, Elie Roussoya. Chef de zone Minago dit que notre habitant d'Obuhinouza, rencontré sur le chemin vers la RN Trois-Rolions Rumonge à Bujumbura, a été également embarqué à bord de ce véhicule qui aurait roulé vers Bujumbura. Le chef de zone Minago dit en avoir informé ses supérieurs et que des enquêtes sont en cours afin d'identifier le lieu et le motif de la détention de ces personnes. Les premières informations parvenues à l'administration zonale et dont il reste à vérifier font état de règlements de compte sur base de conflits fonciers selon Elie Lussoya. Qui demande aux familles des victimes de partager à l'administration et à la police des informations complémentaires qu'ils détiendraient dès lors. Jean-Pierre Misago, de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, toujours dans les Nouvelles de Provence. 44 adeptes de Zébi sont depuis ce mardi soir au cachot de la police judiciaire d'Ongozi. Ils ont été arrêtés lors d'une prière dans un déménage du quartier Kinyami, au chef lieu de la Provence. La police dit attendre la décision de l'administration pour connaître leur sort, surtout qu'il figure beaucoup de mineurs et de femmes avec leurs nourrissons. Apollinaire Monsagara. Ces adeptes des Zedibi ont été arrêtés hier soir, étant en nombre de 47. La police a par après libéré deux femmes, l'une enceinte et l'autre avec un enfant de 5 ans. Ils étaient dans le ménage d'une certaine enseignante, Javit Anna, au quartier Kinyami, en pleine prière. Les adeptes des Zedibi sont accusés d'organiser une rencontre de prière dans un lieu qui n'est pas destiné à cette activité, sans même aucune autorisation. Parmi les 44 détenus, bon nombre sont des filles mineures de 10 à 14 ans, ainsi que des femmes avec avec des nourrissons et certains sont visiblement affamés, principalement ces enfants, excepté deux issus des communes Nyamulenza et Malangara, Le reste sont des différents quartiers, du chef de la province Ngoz, le commissaire communal de la police, dit attendre les responsables administratifs provinciaux pour connaître le sort de ces de, derniers autorités provinciales, d'après le commissaire Alfred Nakaluana, l'aurait déjà fait, mais sont occupés par la fête de commémoration de l'assassinat du prince au Louagasor, Dongozi, à Mouzagara. Radio Flanganil. Merci Apollinaire Mouzagara. Certains usagers de drogue affirment avoir mené une mauvaise vie jusqu'à attraper différentes maladies à cause de ces substances psychoactives et sur la santé mentale. Ils l'ont dit ce mardi lors d'une conférence débat organisée par l'association burundaise pour un monde de paix sans drogue. Et Valentin Javierimana, représentant de cette association, invite les parents à appuyer dans la lutte contre la consommation des drogues dans la, par la jeunesse. Le point avec Jean-Marie Mayonga. La consommation de drogues par les jeunes est une réalité au Burundi, confirmation de certains qui ont pu l'utiliser. Ces usagers de drogue disent qu'ils menaient une mauvaise vie, de même, il y a ceux qui ont attrapé les maladies mentales j'ai commencé à l'âge de 13 ans il y avait du chanvre et des petits comprimés on appelait ça sique -sique". Quand je fumais vraiment je me sentais bien mais ce que moi je peux te dire tu peux pas avoir une raison de dire que ça c'est mauvais quand tu as pris la drogue et quand tu en prends c'est vrai tu, de, tu deviens excité, tu as cette forte envie de le faire. Tu peux même te donner à n'importe qui, même un, un papa qui, qui est plus âgé, qui est plus que ton papa, pour réaliser seulement tes désirs. Ces anciens usagers de la drogue lancent un appel aux autres jeunes qui continuent à les utiliser, de les abandonner, car ils risqueraient de perdre leur vie. Le message que je pourrais donner à mes chers amis, à mes chers frères et sœurs, Maintenant on vous demande de vous lever Il est temps de dire non à la drogue Il n'est jamais trop tard dans la vie Rien n'est impossible à celui qui croit Lève-toi là où tu es. Viens. Il y a des psychologues, il y a des pères éducateurs qui peuvent te guider et tu vas bien t'en sortir et tu vas oublier toute cette galère. Valentin Avialima Anna, représentante de l'association Burundaise pour un monde d'opé sans drogue, ABMPD, lance un appel à tous les éducateurs d'appuyer pour lutter contre l'usage de ces stupéfiants, dans la jeunesse. Nous avons remarqué que les malades Souvent, aujourd'hui, dans la rue, ils s'adonnent beaucoup à la drogue. Les kanyangas et aussi les kaliboufs sont des poissons prohibés. Donc, ils peuvent aussi provoquer des, des maladies liées à la santé mentale. J'aimerais inviter les gens de ne pas stigmatiser les, les gens, de ne pas discriminer les gens. Il faut l'accrocher. Au Burundi, il n'y a pas de statistiques qui montrent le nombre exact de ceux qui ont des maladies mentales dues à la consommation à l'excès de ces drogues. Jean-Marie Chimayonga, les habitants du quartier kibenga rural en commune Mouha craignent des dégâts qui peuvent être occasionnés par le débordement de la rivière Kanyosha avec la saison pluvieuse prochaine. Selon eux, leurs initiatives pour protéger les berges de cette rivière ne suffisent pas. Ils demandent aux autorités d'utiliser des moyens consistants pour protéger ces berges, le constat de Sheila Irambona. Nous sommes sur la rivière Kanyosha, exactement sur la partie qui sépare le quartier Kibenga et Gisio. De là, sur les deux côtés qui longent la rivière jusqu'au lac Tanganyika, on voit que les berges sont en train de se détruire. Interroger les habitants de cette localité indique qu'ils ont peur des dégâts qui peuvent être occasionnés, surtout en cette période où la saison pluvieuse approche. Nous avons peur car si elle déborde, elle arrive jusque dans nos maisons et il fait des dégâts. Lorsqu'elle déborde, elle amène des déchets et des allusions provenant de Bujumbura rural. C'est ce que nous trouvons dans nos maisons et nous y passons au moins deux semaines en train de dépayser. Ces habitants affirment qu'ils ont utilisé le peu de moyens qu'ils ont pour protéger ces berges, mais que cette rivière réussit toujours à aller hors de son lit. Ils demandent aux autorités d'utiliser les grands moyens pour résoudre le problème. Ce que nous demandons, c'est qu'ils réhabilitent bien cet endroit. Ce qui devrait être fait dans les brefs délais, c'est qu'ils amènent une machine et que cette dernière passe au moins, au minimum, deux semaines en train de faire le curage jusqu'au lac Tanganyika. Cette situation se présente ainsi alors qu'il se remarque toujours à Kivenga rural des dégâts des derniers débordements de la rivière Kanyosha. Actualité internationale. Un peu d'actualité africaine et internationale avant la chronique sur les messages de haine. C'est une victoire pour la Somalie après ces temps de bataille judiciaire. La Cour internationale de justice vient de lui accorder la majeure partie d'une zone maritime de l'océan Indien, riche en poissons et potentiellement en hydrocarbures. Une zone également revendiquée par le Kenya. La redéfinition de la frontière en faveur de la Somalie, et en plus au Kenya, des zones de peste situées près de la frontière notamment aux environs de l'Amour à l'Est. Le président Ouro Kenyatta immédiatement réagi et rejette totalement ses décisions de, de la CIG, qui est la plus haute juridiction de l'ONU. Les décisions de cette Cour s'imposent aux partis et sont sans appel, mais la Cour ne dispose pas de moyens contraignants pour les faire appliquer. Elle peut cependant déférer les violations aux Nations Unies. Et Le président américain recevra jeudi 14 octobre la maison, à la Maison Blanche où le Kenya a-t-il fait savoir ce mardi. Les deux dirigeants aborderont la solide relation bilatérale entre les deux pays, le Kenya et les états unis ainsi que le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux, selon le communiqué délivré par Washington. Et le sommet de la francophonie qui devait avoir lieu à Djerba, en Tunisie, en novembre prochain, a été officiellement reporté d'un an ce mercredi 13 octobre lors d'une réunion du conseil permanent de l'organisation internationale de la francophonie la veille. Les représentants des 88 états membres et associés avaient déjà convenu de repousser l'échéance à l'automne 2022. La décision a été motivée en grande partie par la situation politique en Tunisie. Parle, rassure-moi. La chronique d'aujourd'hui nous parle du silence des autres pendant la période post-conflit comme source de violence. Selon le socio-anthropologue Blaise Izerimana, Le silence peut découler de la peur et si ce silence n'est pas brisé pour débattre sur les vrais défis, il y a un grand risque de tomber dans les violences de masse. Selon ce socio-anthropologue, parmi les causes principales du silence de certains, dans une société, il y a la peur, mais aussi l'appréciation des intérêts ou des pertes en cas de silence ou s'ils préfèrent dénoncer les faits quelconques. Euh, il y a en premier lieu ce qu'on peut appeler le calcul en termes d'avantages, euh, perte Toute personne face à une situation quelconque doit en premier lieu imaginer ce qu'il va perdre ou bien ce qu'il va gagner. Non pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes sociaux ou bien en termes de sécurité. Euh, il y a une autre question qu'il peut se poser, comme par exemple, quelle est la relation entre moi et leur forfaitaire. Est-ce que si on a des avantages ensemble, ou bien si c'est un chef de parti, ou bien c'est quelqu'un d'autre autorité à qui euh, il m'a promis quelque chose, est-ce que je ne serais pas d'autre gâché et La relation du forfaitaire avec moi, au niveau familial, et au niveau clinique, mais aussi quelqu'un à qui nous partageons euh, le parti politique, en disant, est-ce que ça ne sera pas une honte, une honte pour notre parti, lorsque je dénoncerai euh, ça. Blaise Izerimana indique que si le silence perdure, il y a risque de violence de masse dans la société qui découle du cumul de frustration. Le choix du silence conduit aux violences communes par le biais des vingences ou de la peur, d'être massacré. Le groupe est cible voit qu'ils sont entrés d'aussi biais de violence et constate qu'il n'y a même pas euh, de la justice Ceux qui devaient les protéger ont gardé l'océan, ce groupe, constate qu'ils sont menacés et les manipulateurs profitent de cette occasion. Ou bien ça commence par des vengeances privées et finit petit à petit par des violences communes. Pour garantir un climat permettant aux membres de différents groupes à ne plus choisir de garder le silence et par contre à donner leurs opinions librement, l'une des propositions de ce socio-anthropologue est de garantir une justice équitable pour tous. Et la grande responsabilité refusée à l'État en garantissant une justice équitable parce qu'un crime qui n'est pas pour lui, les médias ont aussi un rôle important, notamment dans la sensibilisation sur la promotion de la liberté d'expression Merci Oban Niyongourou, et ainsi se referme à ce journal Merci à vous tous de l'avoir suivi Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, merci également à François Bimana pour la mise en œuvre. Au micro, Jean Bosco, Douimana Passez un très bon après-midi